à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez Goodbye Kevin, la 218 e pour être plus précise. Bonjour Pierrot Bonjour Léna Comment vas-tu Super, super, la grande forme Super, super, la grande forme, bah, que dire de plus Alors, au programme de mon côté, on va écouter... Je pars direct hein. Ouais, j'ai vu mmh. ça comme une balle Euh, on va écouter euh, l'extrait euh, des extraits d'un quatrième album d'un trio de Chicago, puis on va écouter ensuite un autre extrait, mais d'une compile de remix assez cool, ensuite un pot pourri de musique, et on enfin un jeune espoir clairement toi. Et eh bien pour ma part, j'ouvrirai euh, ma partie de l'émission avec un one woman band euh, en mode de collage rock euh, néo-zélandais, tu vas voir c'est sympa. Ensuite, on ira en en Angleterre pour un petit post-punk Lofi. Et euh, on enchaînera avec un petit garage rock californien et pas piqué des hannetons. Alors aujourd'hui, c'est la journée des petits. Eh ben non, c'est faux. Bref, euh, on écoutera ensuite un groupe new-yorkais. Eh bien, what the fuck, comme je les aime. Et on terminera à Tokyo avec les adieux d'un groupe de rock psy qu'on aime beaucoup ici. Parfait, parfait. Et alors pour débuter de mon côté, on va écouter euh, les d DDEHD. J'en avais déjà parlé dans l'émission avec leur album précédent. Euh, là, il vient d'en sortir à nouveau, ou plutôt il va sortir le 27 mai qui s'appelle Blue Skies. Euh, l'album précédent, c'était Flower Devotion, il est sorti en 2020. Et euh, bah, cet album, c'est un c'est la continuité de l'album précédent, où ils veulent le travailler davantage sur les rythmes, les, les, les harmonies, tout en, en rendant leur composition plus vive. Et euh, à ma foi, j'ai écouté euh, deux extraits de cet album, Blue Skies, sorti chez Fat Possum Records. Et c'est de grande, grande qualité. On va écouter le premier morceau il s'appelle Empty In My Mind. Et le deuxième, c'est Stars. Et vous allez voir. J'espère que vous allez être convaincus. En tout cas, moi, l'album précédent, le troisième, c'est comme ça que je les ai et j'avais euh, j'avais adoré. Euh, Blue Skies, il a encore d'ouvrir plus les bras à tout le monde pour qu'on vienne les écouter. D-I-H-T... i get too much my heart ain't strong yell yeah. yeah. up on me i can't keep up my heart ain't strong enough yeah. avec le morceau Stars euh, extrait de leur dernier album à sortir le 27 mai prochain. On continue avec euh, October Indie Eyes qui est le one qui est un one woman band euh, de la musicienne néo-zélandaise October qui est basée à Londres. Alors elle elle décrit son style comme du collage rock et non pas du collage rock. Donc du collage rock inspiré par Bowie, Bowie, les Successio -Si -Si Et ou encore Suicide, euh, le tout à la sauce contemporaine et parsemé de notes d'acide rock, de psychobilly et de post-punk, rien que ça. Alors pour ma part, sur le morceau qu'on va écouter, moi je trouve qu'il y a un petit côté yeah, yeah, yeah du début des années 2000, à vous de juger. Euh, le morceau s'appelle Spiral et c'est son tout dernier single qui est sorti euh, en fin février sur le label KRO Records. Du coup, spirale d'October and the Ice tout de suite. October and the eyes » avec le morceau spirale. On sent bien le côté yeyeyes yeah yeah mais je pense que c'est principalement dû à sa voix. Ouais ouais bien énervé en tout cas euh, sur l'ambiance quoi il c'est vrai parce que ça passe par des ambiances un peu un peu calmes comme mon prochain groupe et parfois elle est complètement euh, énervée. c'est pour ça qu'elle se dé... c'est du collage quoi voilà. Vraiment de tout. Ah ouais ouais parfois c'est des passages bruts mais bon oui. intéressant, Et la voix tu as raison, on dirait vraiment de Karine O ouais. de yeyeyes. Yeah yeah Euh, on va enchaîner avec, euh, bah, comme je l'indiquais, un, un morceau beaucoup plus calme, euh, <coughs> un morceau des Crudeurs, un Toffmeister, c'est des dj qui avait sorti euh, une compile initialement 98 de tous leurs morceaux, à l'ambiance plutôt du down tempo nébuleux, ouais. ou même de la dub sous-marine. Ah, J'aime bien ça. Euh, c'est normal, c'était sorti en 98, donc on est vraiment dans cette vague-là, ouais. dans ce, cette ambiance un peu trip-hop où Massive Attack euh, était bien... En tête d'affiche ouais. Et donc euh, l'album qui est sorti euh, Chez Gstone Recording et Cassette Record Reprend un grand nombre d'albums euh, De morceaux Et de leurs remixes Qui étaient appelés chez les, sous le nom de KD Sessions K&D session Parce que KD c'est euh, le surnom D'un basketteur américain <rire> ça a rien à voir Et donc là moi j'ai choisi un morceau de Dépêche Mode Je suis pas forcément fan, mais on retrouve la voix de Dave Guéhan assez présente et il y a ce côté calme et, et tout doux. et En tout cas, je vous conseille d'écouter euh, cette, euh, cette compil qui est, à ma foi, très très calme avec euh, plein de morceaux différents, notamment du Queen Basie et bien d'autres où on en retrouve cette, cette patte tripop et toute douce. Donc tout de suite, on écoute Use Lace, euh, remixé par les Crudeurs en Dorthmeister. Echoing, echoing in my mind. Tides in trait des KD euh, Sessions, euh, où là le morceau de, euh, qui était remixé, c'était You Slice de Depeche Mode. Super, super. Euh, on continue cette émission avec un groupe qui s'appelle Bloody Bath. Euh, Bloody Bath, derrière ce groupe, se cache Caelan Price, qui euh, lui est un auteur, compositeur et multi-instrumentaliste multi basé à Northampton, en Angleterre. Euh, lui il a commencé par euh, produire depuis sa chambre en 2020 des petits morceaux post-punk, Lofi, euh, euh, un peu dreamy comme ça euh, Et puis en 2021 il a sorti une espèce de compilation, euh, collection de chansons inspirées des disques des années 80 Que sa mère lui faisait écouter euh, quand il était petit parce que malheureusement bon bah, sa maman elle est décédée d'un cancer des poumons En 2021 et c'était un peu une manière pour lui euh, de lui rendre hommage et là on est sur la dernière euh, évolution un peu du groupe puisque euh, cette année il est rejoint par euh, des amis proches à lui euh, euh, ce qui marque un nouveau tournant dans sa musique euh, et c'est ce qu'on va écouter avec euh, un extrait euh, un single en fait qui est sorti qui s'appelle sonder euh, il est sorti euh, là en avril et c'est leur premier single en tant que groupe Euh, voilà. Du coup, on écoute Sunder morceau court de même pas 3 minutes du groupe Bloody Bath. C'était le morceau Sunder pardon du groupe Bloody Bass. Je vous conseille d'aller écouter ce qu'ils font. Est-ce euh, que lui a fait tout seul euh, auparavant C'est assez sympa. Voilà. J'avoue que son côté euh, sa compilation de morceaux euh, un peu années 80 euh, m'intéresse. Ça t'a rendu curieux Ouais, ça m'a rendu curieux, c'est vrai que là c'est euh, vraiment la vague euh, post-punk des années 80 euh bah, des années 80, des années même 2000 comme euh, je sais plus certains noms mais euh, dit, voilà, ça m'a fait penser à plein de groupes. Euh, on va partir sur un style complètement différent avec le groupe TRIORITAT T'allais dire trio <rire> Non c'est TRIORITAT Ouais je vois très bien euh, Tu vois très bien Oui, ah, tu sais. il me semble qu'on les a passés dans l'émission Ok euh, et bon, On va écoutez un extrait de leur premier album Algo qui vient de sortir ah, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Sur leur le sur le tout nouveau label et la première sortie de ce label OUVO Parce que c'est leur label Et donc au programme, on a un mélange assez lourd de métal, fusion, dance Floor, jazz. Euh, je vous avoue, avoue qu'on a on retient surtout le côté jazz, hein. le côté métal moi je l'ai pas trop entendu ou parfois pour le côté assez lourd. Et là on, globalement, ça fait un voyage, il nous promettent quand même un voyage cosmique. Voilà, c'est la pochette est cosmique en tant que telle et on va écouter le morceau euh, Giorgio euh, accompagné euh, où il y a Lucas Leman dessus il les accompagne à la voix Giorgio de Trio Ritat. et Giorgio extrait de leur l'album Algo qui vient de sortir on continue avec Vegas Vegas qui est le projet de Vinnie Diesel ou Vinnie Early ça dépend vous pouvez le trouver sous les deux appellations et lui c'est un, un artiste rock garage californien et underground Euh, son nom la particularité de son nom c'est que ça s'écrit vague, avec deux s à la fin mais que ça se prononce Vegas ou bien comme vous voulez en fait parce que il est pas fermé euh, enfin il n'est fermé à aucune étrangeté phonétique si on peut le dire il comme ça. Pas fermé à la question. Voilà. Euh, généralement, il enregistre seul Mais euh, parfois, il invite des copains musiciens à venir mettre le grain de sel dans ses productions Et il en a pas mal à son actif des productions Mais nous, on va écouter un extrait de son tout dernier album Qui s'appelle « Nothing's Secret » Et qui, était, qui est sorti fin février sur le label « Refry Records » Donc le morceau s'appelle « When It's Gone » Et l'artiste, c'est « Vegas » C'était Vegas dans Goodbye Kevin, pardon, avec le morceau When It's Gone. Et bien on va enchaîner avec un artiste français, euh, ce qui n'était pas du tout le cas dans cette émission. C'est vrai qu'on a eu zéro. Un jeune artiste de, de Clermont-Ferrand, The Doug. On va voir si c'est un petit fripon ou pas. <rire> Référence au dessin animé de notre génération. Comme il a 20 ans, lui, il le sait pas et peut-être nos auditeurs ils le connaissent pas. C'est pour ça que je dis tout euh, fripon je précise. The Doug. Alors, il vient juste sortir un EP qui s'appelle « Jeune The Doug » chez Island Def Jam. Et euh, j'ai trouvé ça euh, vachement bien, son EP. Surtout, en fait, je trouve qu'il a des timbres, euh, sa voix a des timbres à la bâchung. Il y a un bon sens de la composition à la feu Chatterton. C'est en français, vous l'aurez compris. Et euh, je trouve que c'est assez touchant. Il y a des, des envolées, ça monte petit à petit. Très très bon, et en plus, sur une de ses pochettes, un de ces singles, je le vois avec un maillot d'arsenal, donc moi il m'a séduit. Donc on va écouter Dans le Décor de The Doug, euh, dans cette émission 218 de Goodbye Kevin. Je suis né dans une boîte à pharmacie, tu sais maman si j'avais envie de vomir tous les matins, quand j'étais gamin c'est parce que j'avais envie de d'effacer. Télématik cache pourquoi toute la jamais quand on part à l'école la dépression c'est jamais vraiment drôle comment dire à mes amis que ma mère est pas vraiment folle maman on va partir voir des médecins des vampires qui confondent les cachets avec les auréoles dans son sillage tout c'est clair on verra si je brûle loin mais je vais à la lumière du soleil plus tard comme un enfant T'aime comme un enfant Evidemment Que j'ai des flammes Au des Que j'aimerais j'arrive à faire pleurer ma mère sans avoir à lui parler merci aux gens bizarres, merci à ceux qui sont censés faire de ma vie un miracle j'aimerais bien la faire ces 7 milliards de visages 7 milliards de gens à berce c'est mon cas de battre leur en chute défense s'il te plaît serre mon envers, j'ai pas envie que le mur me rate ver en fait c'est facile attendre que les choses se passent quand tu es dans l'impasse ferme les yeux et va y j'ai envie de partir j'ai envie de mettre les voiles maman fait tes valises j'vertons d'école merde on décolle adieu la boîte à pharmacie adieu barbarie or à la Sillage, tout clair On verra si je brille au loin Moi, je vois la lumière du soleil Je dors comme un enfant Je t'aime comme un enfant soleil Suivant les aléas J'confondais ma solitude avec des falaises Mon sort est scellé Mais j'connais pas la fin de l'histoire Je n'ai qu'un grand pouvoir Regardez-moi m'envoler Dans son sillage tout s'éclaire On verra si je brille loin Moi je vois la lumière du soleil Je dors comme un an. Aime comme un enfant The Doug et le morceau, c'était dans le décor Euh, voilà et eh bien, euh, on change là encore une fois de style avec un groupe d'art punk underground new-yorkais, il s'appelle P.I. Euh, C'est l'abréviation de pile Eaters, en gros bouffeurs de cachetons, autant vous dire que ça aime la drogue et l'expérimentation non en vrai je déconne C'est deux groupes de new york il y en a un. enfin c'est des membres en fait de deux groupes de New york qui se sont réunis pour n'enformer qu'un et donc d'un côté tu as le groupe pile et l'autre de Eaters mais voilà mais bon voilà j'ai lu les deux donc du coup moi au début j'étais un peu perdu bref ils ont sorti fin mars leur deuxième album qui s'appelle the laser lemon et sur le label Warf 4 Records et moi je vous propose d'en écouter un extrait qui s'appelle Contradiction of Wants vous allez voir c'est quand même assez foufou euh, j'aime beaucoup il y a du saxo, c'est cool Contradiction of Wants, le titre de l'extrait, euh de enfin le titre pardon, c'était Contradiction of Wants et le groupe c'était P.I. E. Voilà, un petit morceau d'encens. Et bien on va poursuivre avec le groupe Love, Burns, euh, groupe de Phil Sutton qui est qui est apparu sur de nombreux groupes comme les Pale Hates ou Comet Gain. Et là, il vient de sortir son premier album qui s'appelle It Should Have Been Tomorrow chez Klein Unterkrund Schalpatten. <rire> <rire> Ça doit être un label allemand, je suppose. Et euh, très chouette euh, avec des compositions, euh, bon je sais pas comment dire, c'est des musiques assez sympas. Il euh, y a un côté 60s dans ses compositions avec une voix un peu garage. Donc nous, on va écouter dire Claire de Love, Burns. clair de love Burns c'était très chouette j'ai beaucoup aimé et euh, eh bien on va terminer cette émission euh, avec un dernier album et une dernière tournée pour le groupe de rock psyché japonais euh, kika gaku moyo à chaque fois ah, bah, je l'ai bien dit à chaque fois je me plante euh, oui ils avaient annoncé à la mi janvier sur leur page instagram euh, que kumoyo island c'est un euh, sera leur cinquième et dernier album et que 2002 2022 pardon sera euh, leur dernière année euh, en tant que groupe ou en tout cas pour une durée indéterminée. Alors, il n'y a pas d'eau dans le gaz, il faut pas croire, rassurez-vous. Eux, ils ont juste le sentiment d'avoir accompli leur tâche en tant que groupe. Euh, du coup, l'album s'appelle « Kumuo Island », il est sorti le 6 mai chez « Guru Guru Brain ». Euh, si vous avez raté si vous les avez jamais vu checkez leur dates parce que là ils sont sur leur dernière tournée d'adieu jusqu'en automne 2022 et donc regardez s'ils passent du côté de chez vous euh, voilà donc moi je te propose d'écouter deux petits morceaux assez courts, le premier s'appelle Field of Tiger of Tiger Lilies pardon et le deuxième s'appelle Gomu Gomu voilà de, de qui déjà de Kikagaku Moyo pas mal Et euh, ça sera... mais je crois qu'il passe au grand mix dont tu l'as dit. Euh, non je l'ai pas dit, mais c'est parce que j'ai pas regardé. Mais ouais, voilà il passe au grand mix prochainement. et ça sera les morceaux de clôture de cette émission à la semaine prochaine.